Tu m'avais prévenu Je crois que je serais pas tombé dans le panneau Quand dans tes yeux j'ai lu C'était écrit cherche amour mais pas trop Et puis comme d'habitude J'ai joué les patrons Bargarde où ça mène aujourd'hui Je t'avoue que c'est pas triste A force de faire l'over Je me suis fait prendre à mon propre jeu Maintenant je suis dingue de toi à tel point que ça étonne pas mal de gens Putain l'amour c'est fou Ça arrive sans prévenir Au début on dit non Mais petit à petit on se laisse séduire Puis quand on Vraiment, il paraît qu'on se laisse aller. Ça, c'est ce que t'as dit après ton baiser volé. Un dérapage, un geste incontrôlé. Moi, j'appelle ça hasard, toi, t'appelles ça la destinée. Maintenant, je joue comme un fou et par mes potes, tu me fais charrier. A chaque fois que je parle de doigt, j'ai le cœur qui est prêt à s'emballer. Car je t'aime, bébé, tu sais. Et moi, c'est toi, et toi, c'est moi, tu sais. Et par notre amour, restera lié. C'est moi, tu sais, et tant que notre amour continue de briller, je serai toujours là près de toi, tu sais. Je resterai ta lumière quand il faut te semaine passe, plus les sentiments s'installent On veut se voir tous les jours et quand l'autre n'est pas là on râle, on est accro de son parfum son odeur nous hante, sa peau ses forme ses cheveux et ses yeux couleur mentent on est comme des gamins, on se regarde pendant des heures des fois sans se dire un mot pendant des nuits juste dans ses fleurs. c'est vrai que parfois on se coupe du monde et de nos potes, faut pas nous en vouloir on hiberne y en quelque sorte tu me dis que nos différences sont de notre couple un couple à part, moi je dis que la déchirme sera plus dur, mais quelque part, je vis l'instant présent avec toi c'est tellement fort on fait l'amour pendant des heures mais on en veut encore. Y'a a pas de routine que du bonheur, même si on abuse un peu des Je t'aime et pas de signe avant-coureur qui laisserait présager des problèmes. Car toi et moi c'est pour toujours, bébé, c'est pour toujours, bébé. Mais, mais moi c'est toi, toi, toi et toi c'est moi, moi, tu sais. Et par notre amour restera lié. Et quand ton rapport reste avec, avec moi, tu sais, je serai ta lumière même dans l'obscurité. Ouais. mais moi c'est toi et toi c'est moi, moi, tu sais. Et tant que notre amour continue de briller, je sais toujours là près de toi, tu sais. Quand il faut te réguider. Et puis, comme à chaque fois, l'ex fait son apparition. Alors, réflexe de gars, on accuse l'autre de trahison. On est blessé dans son estime. On a peur de perdre l'autre et rabaisser en prime. Car pour nous sait comme être une faute. Bébé, t'as beau me dire, tu m'aimes qu'il y'a a que moi. Ce message m'a fait douter. Alors maintenant, s'il te plaît, tais-toi. Et puis, l'orage s'estompe, le ciel bleu réapparaît. C'est juste que peu à peu, on devient jaloux à ce qui paraît. Notre histoire continue au jour de pas se faire souffrir. De se respecter dans la douleur, de plus parler au pire. On oublie que l'être humain est lâche, dans adversaire. Et que souvent c'est la rage qui parle quand l'heure des comptes aura sonné Mais nous on s'aime, dis-le que nous c'est pas pareil Que chaque jour qui passera tu seras là à mon réveil Dis-le bébé, dis-le moi que tu m'aimes Car moi je t'aime tu sais Mais moi c'est toi et toi c'est moi tu sais Et par notre amour on restera lié Et quand on peur, reste avec moi tu sais Je serai ta lumière même dans l'obscurité Mais moi c'est toi et toi c'est moi tu sais Et tant que notre amour continue de briller C'est toujours là, près de toi, tu sais, je restaurai ta lumière quand il faut t'aider.